Casimir est là seul et la rue le regarde et les rues sans le long de son chemin il a froid, il a faim, il a peur, il a mal Casimir Kubiak sent lentement dans ses veines un liquide d'or qui achemine comme un train malade, noir et fumant, un colis piégé de mille audaces, où les diamants esselés se dénudent, et les femmes, les grosses, les rondes, les petites, Les fragiles, yeah. les bêtes, les simples yeah. Toutes, yeah. toutes, sauf yeah. une mêmes yeah. yeah. d'un regard yeah. amusé yeah. yeah. D'une gentillesse yeah. Yeah. Yeah. Qui étreint yeah. le soleil yeah. quand il brille yeah. Yeah. Et qu'il brûle yeah. Yeah. La surface yeah. du pain chaud yeah. Que l'on pose yeah. Yeah. les lèvres Ardemment suante de salir sur la table, la table du sang, la table des meurtres, la table des mensonges où la belle, la petite porterelle est allongée, ligotée, et où sa peau croustillante sent le cadavre. Je me déguste Je me déguste moi-même Je dévore mes mains Qui désirent tant De cadeaux stupides Je dévore mes jambes Qui vont prendre Je dévore mon ventre Et le laisse Sans désir Et tels les croquis De Devinci L'intégralité de moi exhorte ce siècle Qui ne compte que 10% d'être vivant J'entends par là d'être capable d'aimer Tout simplement d'aimer et d'être bien Sain, juste ce qu'il faut Et fou, juste ce qu'il faut l'intelligence hey, yeah. Et au plus profond des sentiments, hey, yeah. j'aplutinerai des mèches collées par du miel, et je pousserai loin les archipels de la navigante nation qui se dirige lourde et assassine vers les martyrisés d'hier. Voilà à présent, attendons la balle d'or, la balle d'argent, la bombe furieuse qui vous dévorera le cœur et le corps et l'âme et votre nativité s'éteindra et vous mourrez afin que dans les LVMH, Allez tranquillement respirer l'air de la côte d'Azur. Nous allons, hélas, tuer tous les gens du tiers monde pour que l'Occident crée ses calmes petits clubs de divertissement. La terre, car vous ne la réclamez pas ainsi, est à eux. Eux qui sont... Les miens.